Un max de son dance floor Et hey, welcome tout le monde, c'est parti jusqu'à midi. Je m'appelle Alex, on est parti pour la dernière de la semaine. Bah oui, c'est vendredi, le morning de l'été, juillet et août. Ça se passe comme ça du lundi au vendredi. Je m'appelle Alex. Je vous accompagne pendant deux heures avec du son Enslord, des actus insolites, de l'horoscope et un petit peu de météo. Bref, une bonne matinée pour bien se réveiller avec du son Enslord et pour démarrer cette matinée, le son de Cachemire, J'adore ce son. Will Card en direct jusqu'à midi. C'est le morning. Bienvenue tout le monde. Sevens you can feel it in the air You see your fortune Radio Mix Flore. Un max de son Dance Flore. Un max de son Dance Flore. Floor. Radio Mix Floor, un max de son Dance Floor. Un max de son Dance Floor.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 I'm on my ride Ce sont le tout nouveau 21 Spilots à l'instant en direct jusqu'à midi. C'est le morning de l'été. Soyez les bienvenus tout le monde. Je m'appelle Alex et je vous accompagne. N'hésitez pas avec le hashtag morning Je vous rappelle tout de suite en ce vendredi de dernier de la semaine. Et bien un petit tour du côté de l'horoscope avec David. Les béliers, ne vous laissez pas gagner par le stress de votre entourage. Cultivez la sérénité, c'est important. Les taureaux, un ciel positif favorise vos échanges. Un rendez-vous marche. Vous obtenez... Un accord. Les Gémeaux, la Lune favorisent votre créativité. Au travail comme en amour, laissez votre, imagi votre imagination au pouvoir. Les cancers, petites contrariétés familiales en vue. Mieux vaut rester attentif à vos proches et ne dire que l'essentiel. Les lions, un petit déplacement aide au développement d'un projet. Vous gagnez à rencontrer votre interlocuteur. Les Vierges, votre bon sens est un allié aujourd'hui. Vous aidez votre entourage à mieux réfléchir. Les balances, vous aimeriez que tout soit harmonieux. Hélas, sans famille, c'est un peu le bazar. Alors, restez philosophe, les scorpions, Mercure et Saturne s'accordent, votre esprit logique se déploie avec efficacité. On vous fait confiance, les Sagittaires, une démarche porte ses fruits à condition de ne pas traîner. En amour, la soirée est douce, les Capricornes, vos activités sont chahutées par une lune difficile. Évitez de réagir à chaud sur un sujet délicat. Les Verso, un petit déplacement vous change les idées. En amour, n'hésitez pas à briser la routine. Et puis les Poissons, une bonne nouvelle vous parvient, vous pouvez envisager plus sereinement. Un projet, en tous les cas, à toutes et à tous, car c'est important, une très belle journée en ce vendredi. Ce sont le tout nouveau quiz à l'instant. On dirait jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Si vous voulez réagir sur Twitter, sur Facebook, hashtag morning radio on s'en rejoint juste après la dernière bombe de Niska Mustafa Jefferson. Ça arrive dans moins de deux minutes. On s'en rejoint ici. On dirait jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Welcome tout le monde. Radio mix radio mix un max de son dance un max de son dance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 Enfin, sauf ma voiture Alors là, je te donne un bon plan Chez Eurorépar Car Service, ils ont des forfaits à partir de 59 euros pour toutes les marques 59 euros Oui, oui, vidange, freinage, clim, c'est toute l'année à partir de 59 euros Et en plus, je vais te dire, le service est top Eurorépar Car Service, l'entretien auto toute marque Rendez-vous et devis en ligne sur Eurorépar.fr Réservé aux particuliers, conditions sur Eurorépar.fr Radio -mix Flore, tu découvres toutes les plus grosses bombes du moment This is a new Ici, oui. Sur Radio -mix Flore Radio -mix Flore I'm home, so high, so high. Baby, baby, I don't need dollar bills to have fun tonight Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight <laughs> <laughs> you need slow, slow. No, I like to I, I know I said so Ten Son à l'instant, je m'en fous! En direct, jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, soyez les bienvenus tout le monde! Hashtag 4 si vous voulez rageur sur Facebook, sur Twitter, et puis on est également connecté depuis boobarworld.fr, notre site de jeu partenaire, et puis on en est là jusqu'à midi avec les dernières bombes d'Encelor et la dernière bombe de Willy William, ça s'appelle Paris, ça va me featuring Chris cab On en dirait jusqu'à midi, welcome! J'ai troqué ma voiture pour un vélo, D'été sur la capitale, on était la la la Quelques musiciens me donnaient la maison C'est ce qui faisait tout son charme Quand je chante la la la la la Parce que moi je ne pas qui okay, est bon en direct jusqu'à midi ça se passe comme ça c'est le morning de l'été si vous voulez balancer tous vos messages hashtag morning Radimixor, on est là ensemble et j'adore ce son hein, pour la suite avec son of Legends Komodo en direct jusqu'à midi avec vos dédicaces comme matin merci à l'équipe de Boba World et à RadimixScore pour cette animation bah merci à toi et puis dédicace d'Antoine dédiée à Robin et Quentin message passé allons en direct jusqu'à midi bon réveil avec RadimixScore Dance un max 200 dance floor. de si à l'instant sera 8 8 floor jusqu'à midi on est là c'est le morning de l'été ça se passe comme ça évidemment pour vous réveiller avec une bonne dose de son end Floor c'est ça qui est bon hein, avec le smile en plus parce que c'est le week-end qui démarre en ce vendredi et tout de suite un petit tour du côté de la météo avec notre ami David en direct jusqu'à midi c'est le morning bienvenue tout le monde on est là ensemble on bouge pas météo Allez, la météo de ce vendredi 22 juillet 2016, située des Pyrénées au Massif Central en ce début de journée. Une perturbation pluvio orageuse, très active, avec des pluies souvent très intenses, donne de forts cumuls. Un risque de grêle également, de rafales de vent et une forte activité électrique qui va donc circuler pour gagner du Massif Central à la Bourgogne et Rhône-Alpes vers la mi-journée. Cet après-midi, ces pluies orageuses se décaleront sur tout le quart d'en reste de l'Hexagone avec toujours des pluies soutenues. Des chutes de grêle et de fortes rafales de vent à l'avant et à l'arrière de ce passage perturbé des Pyrénées à Champagne-Ardennes jusqu'aux frontières de l'Est, la journée restera très nuageuse avec des averses, parfois orageuses, mais plus éparses de la façade atlantique à la Manche jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Le temps est beaucoup plus calme sous un ciel partagé entre nuages et éclairci. Le risque d'ondé se limitera à la Bretagne et jusqu'au Poitou-Charentes. Ce matin, les températures, 14 à 19 degrés, 20 à 23 près de la Méditerranée, cet après-midi, bien, elle fera 20 à 26 près de la Manche et de l'Atlantique, 24 à 30 degrés ailleurs jusqu'à 32 en Provence et encore. Radio Mix Flore Radio Mix Flore Un max de son Dance floor. One yeah Ah, ah, ah, ah, ah, ah yeah Un max de son Dance floor. This is not for your crimes This is all for your lies Listen up for your mind You're killing me over life Da, da, da. The kisses are the only time I listen up for your lies Ooh. Sous-titrage Zdjęcia Bon ce sont en direct jusqu'à midi c'est morning de l'été si vous voulez réagir également avec le hashtag Morning Radio Explore comme vos dédicaces comme Fanny en direct de mon mobile au camping avec la wifi et le bon son de Radio Explore dans les oreilles bah ça fait plaisir bah, Merci à toi en tout cas nous on est là ensemble jusqu'à midi on lâche rien la dernière bombe de Zao et MHD ça débarque dans moins de 2 minutes on est en direct jusqu'à midi ça se passe comme ça Radio, Radio Un max de son Dance floor. Un max de son Dance floor.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 Un de son dance floor Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes Je ne le dirai qu'à quoi ne le dis à personne ou elle a fait je crois qu'il y a du mal donne M'étonnerai vraiment que quelqu'un pardonne. J'entends des bruits de couloirs au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des donnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin. Ici l'ambiance est bonne.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 Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version Laisse les y croire laisse les y acter Tes l'hypocrisie, on garde les paliers, éloigne-moi des je suis fatigué, c'est pas leur temps, je m'enchaillais. est, est, est, est, le est laisse les parler. mon petit de Zahou à l'instant, on laisse Kuma. featuring MHD, les justes juste énorme ce son pour bien vous réveiller et puis on rejoint tout de suite David en studio avec une petite info insolite en direct jusqu'à midi, c'est le morning, Explore, on est là, on bouge pas et vous dédicace sur Facebook, sur Twitter on bouge pas Et il y a quelques jours à Toulouse, aux alentours de 23h une jeune femme a donc été interpellée après avoir tenté de couper les parties intimes d'un homme qui refusait d'avoir Une relation sexuelle avec elle, la scène s'est déroulée rue Émile caffort dans le quartier des Minimes. Selon une source policière, l'agression a été perpétrée par une fan éconduite. En effet, la victime, DJ de profession, avait refusé à plusieurs reprises les avances de la jeune femme furieuse. Cette dernière avait alors décidé de se venger. Après avoir menacé l'homme de lui couper le pénis, elle s'est saisie d'un couteau et a donné un coup au niveau des parties génitales. Par chance et grâce à l'intervention d'un témoin qui s'est interposé pour désarmer la fan en transe, l'homme n'a été que légèrement blessé, la lame lui a simplement éraflé les testicules. Il a été pris en charge par les secours et soigné sur place. La jeune femme âgée de 24 ans a été placée en garde à vue au commissariat. Il y une enquête qui a été confiée à la sûreté départementale. Attention, disjockey, métier dangereux. Et news. news. <rire> Radio-Mixplore. Radio Elle me dit qu'elle est fatiguée. Eh, eh. Elle me dit qu'elle veut tout lâcher. Eh, eh. Même pas eu le temps de C'est plus la peine de continuer, mais c'est le temps qui court, pour mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché, mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, c'est le temps qui court. C'est le temps qui court, oh, c'est le temps qui court, c'est hey, le hey. temps qui court, mais il coule pas, mais il coule pas. Je lui dis qu'elle m'a fatigué. Je vais tout lâcher, eh, eh, eh Je sais pas comment lui expliquer eh, eh, eh, Un jour je finirai par me barrer eh, eh, eh, Mais c'est le temps qui court coucou coucou Mais c'est le temps qui court mmh. Pour tout ça je suis désolé eh, eh eh Encore une fois j'ai tout gâché Eh eh, eh, eh Mais c'est le temps qui court Et hey, hey, hey, c'est le ton qui cou, hey, c'est ton qui court. mais c'est le ton qui c'est le temps qui court. Oh, C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Mais à coups pas. J'adore ce son, le tout nouveau souffle. Une déco à traduit explore. Mais il y a que le pas en direct. Jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. puis euh, on démarre le week-end de ce soir et ça bouge du côté de la Belgique ce soir parce que c'est le Roland, le plus gros festival du monde qui démarre, évidemment, et ça jusqu'à dimanche ce soir. Évidemment, il y aura des gros DJ tels que Armin van Buren, Tiesto, encore Alesso, et puis notamment notre DJ français David Guetta. D'ailleurs David Guetta qui débarque dans moins de 3 minutes, juste après la dernière bombe de MHD, ça s'appelle Afro Trap, partie 4. Welcome. <musique> Heb t'co, arrête le rap, j'ai pas le temps de poser négro Tu dois les barrages, le manadjonka, le bolle le friso à la place du parball. tu donne le section, il est parti, les petit qui parlent maoua la force est perdue, tes paires fermées, chez nous les bravos. Dans mon seul fils de pute, qui parle même et des let's Tous ces fois échecs qui passe maoua c'est pas ta en vie. C'est pas je dépêche, je connais pas mon salaire, mais je parle des boutiques. On m'a dit qu'à la concurrence je vois que des abrutis. Tous là pour même pute, je 13 dollars puisque Faites le mou. Laisse que c'est jaloux. Laisse les coups la mal à mal, c'est pour nous. Ils diront MHD, il est relou. En tact parti, le mec nous a chez vous. LNG va doucement sur vos couverts Qui me met, me suit, mon solo Twitter. Ma chérie, me pose pas l'amour et as Il cadignait, c'est ça qui me fait faire. Tous ces enfoirés chèques qui passent au mal. Ouais c'est pas ta menti. J'ai pas de fiche de pêche, je pas mon salaire, mais je parle des coutines Mais tu capoutes avec la tu es apprécié. Jusqu'à pour le même but. le move. fais le move, fais le fais le fais le fais le fais le fais le fais le fais le Sillamu, Sillamu, Sillamu, Sillamu, Sillamu, Sillamu, Sillamu, Sillamu, Sillamu, Sillamu, Sillamu, Sillamu, Są, dęczną. Są, dęczną. Są dęczną. À voilà, chaque fois j'écoute ce son depuis que la France a perdu la finale. Je vous jure que c'est vrai David y est à l'instant en Lanson en direct Jusqu'à midi C'est le morning de l'été Il y a Ben le stagiaire qui est avec nous euh. Ouais ah il, là, ah il est là Il est là, il est motivé évidemment En direct Jusqu'à midi Il, il, il passe l'émission avec nous Jusqu'à midi reste avec nous On est en direct Jusqu'à midi Ça se passe comme ça Maître Gims par la suite Je ne t'ai pas donné tout mon amour Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours J'ai encore envie de te faire la cour Tu me verras sous un autre jour Je suis devenu mon propre fort.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 je ne suis la donne j'ai tout gâché maintenant tu Les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça, Ma beauté repose sław, jeszcze pole co za Jeszcze pole co za Jeszcze tu co za, jeszcze pole co za, jeszcze pole co za Jeszcze pole co za, jeszcze pole co za, jeszcze pole co za, jeszcze pole co za, jeszcze pole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 Jeszcze Radio Radio Un max de son Floor Un max de son Danceflore. It's It's just love to make it sur le tout nouveau Red One à l'instant en direct jusqu'à midi c'est le morning de l'été 11 h passé de 12 minutes c'est si que ça se passe et la suite avec Vita et Jules ça les dérange et n'oubliez pas ce soir c'est le week-end qui démarre et puis évidemment euh, comme chaque week-end si vous sortez ce soir n'oubliez pas votre Sam Celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas faites attention à vous évidemment pour la suite je vous l'avais promis ça les dérange et puis on sera aussi euh, que Qu'est-ce si on sera on fera un petit bloc-em juste après Vita On dirait jusqu'à midi welcome Quand je parle je fais vrai j'essaie Tu crois que j'en fais trop Tous glissés, et que je quinsais. Je j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de salir des, sont comme analyser, moi je tiens toujours ma parole. Ils m'ont fatigué, sont en train de ça d'aider à trop analyser, moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Pas y laissez parler, pas y laissez faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'étais potom mal pary, dans de sales affaires. Mon marche à la faraje, c'est que ça les dérange, j'ai que ça les dérange, c'est qui pensent, o. Mon marche à la faraje, j'ai que ça les dérange, j'ai que ça les dérange, c'est qui penseront o. On en a rien à foutre. Pot potes, pas de bluff, pas d'effet, hey, on est comme des, pas pas pas que j'en fais trop. On est les mêmes, en vrai, je hey, regarde trop la télé, hey, Ils m'ont fatigué, sans plein de salidées, sans m'analyser, moi je tiens toujours ma parole oh, nanana, nanana. Ils m'ont fatigué, sans plein de sa idées, à trois moi je tiens toujours ma parole Toujours ma parole Vas-y laisse parler, vas-y laisse faire Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire J'aime plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire J'ai des potons mal parés, dans deux sales affaires Nous marche à la folie, j'ai suis plein les dérange, j'ai ça les dérange, ceux qui passent au mot. Oh. Nous marche à la folie, j'ai suis plein les dérange, j'ai ça les dérange, ceux qui passent au mot. Oh. On en a rien à foutre, toi qui m'en pris pour rien. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle à ça rigole. On nous nos promesses, nos paroles. Et qu qu'est-ce ça peut te foutre qu Qu'est-ce ça peut te foutre Ou On va d'où on vient. Ou on va d'où on vient. Je traverse ma route. Nous à la corole, vas-y laissez -les parler, vas-y laissez -les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potos mal barrés, dans deux salles affaires Nous marchons à la corole, j'ai ça les dérange, j'ai ça les dérange, je sais qui pense sur notre dos. Nous marchons à la corole, j'ai ça les dérange, j'ai je sais qui pense sur notre dos. Nous marchons à la parole. Radio Mix -flore. Un, un max de son Dance Flore. Un max de son Dance Flore. Je suis venu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 J'adore. ce sont black Ham à l'instant, la nuit porte conseil En direct évidemment jusqu'à midi C'est le morning de l'été, si vous voulez réagir évidemment Hashtag Et si vous voulez euh, raté en première heure, on Rejoint David du côté studio Pour l'horoscope du jour En se vendredi et pour démarrer le week-end En direct Les béliers, ne vous laissez pas gagner par le stress De votre entourage, cultivez la sérénité C'est important, les taureaux, un ciel positif favorise vos échanges Un rendez-vous marche, vous obtenez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 Un projet, en tous les cas, à toutes et à tous, car c'est important. Une très belle journée en ce vendredi. L'Astro Top. L'Astro Top. Despacito, mami, je sais que te va gustar. Despacito, mami, je sais que te va encantar. Mueve d'arbre. Despacito. Au l'instant, bailard, en direct jusqu'à midi ça se passe comme ça. C'est le morning de l'été. Major Laser et le tout nouveau Kelji qui débarque en direct jusqu'à midi. On bouge pas. Un max de son Un max de son Un vent de révolution souffle sur le camping. taper la musique de violence Tu sais ce qu'ils te disent les vieux? Camping 3 Et toi, tu bossais dans quoi? À la SNCF. J'avais réussi mon examen parce que j'étais arrivé en retard. Ils ont trouvé que j'avais l'esprit de la maison.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 Eurorépar Car Service, l'entretien auto toute marque. Rendez-vous et devis en ligne sur eurorepar.fr. Réservé aux particuliers, conditions sur Eurorépar.fr Radio MixPlore, tu découvres toutes les plus grosses bombes du moment. This is, a new hit. This is a new hit. sur Radio Flore. So you the dance floor. baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a pump. a pump. She got a body like Baywatch.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 Bonsoir, passé de 28 minutes, on est en directant jusqu'à midi ce mardi de l'été. Si vous voulez balancer vos messages, hashtag morning, Radio comme Sophie, je lance tout seul chez moi. Merci Radio lol. En directant jusqu'à midi pour la suite, j'adore ce son soprano. Le diable ne s'habille plus en Prada. On est là, ensemble, on bouge pas. Bon réveil. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même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 L'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diab s'habille plus en Prada. Oh, oh, oh. Le diab s'habille plus en Prada. Oh, oh, oh. Les hommes lui ont fait des poches, lui ont pris sa femme et ses courses. Il n'a plus d'appris sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diab s'habille plus en Prada.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 Que la bœuf, l'enfer n'est plus chez moi, mais belle et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en paddade. Le diable s'habille plus à panne. Job s'habite plus en pagode, le job s'habille plus en pagode. Les hommes lui ont fait des fausses, lui ont pris sa femme et ses bosses Il n'a plus d'enfants sur le globe le pire lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l Radio Mixfloor, un max de son Dance floor. Radio Mix un max de son Dance floor. Un max de son Dance floor. We're open Thursday, waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm nos es más alegre cuando los días son duros con una son de se quebran los muros mi cariño acércate un secreto voy a Jusqu'à midi, c'est le morning de l'été Ça se passe comme ça avec euh, du soleil partout en France C'est ça qui est bon, vous vous réveillez dans un à la bonne humeur Avec du bon son dance, il aura pu rejoindre tout de suite notre ami David Avec euh, des infos People Un peu croustillantes en cette fin de semaine En direct avec le son d'Amir. J'ai cherché dans moins de deux minutes, tout de suite c'est avec des euh, infos People de vos stars préférées, C'est People News. Et la Légion d'honneur est de plus en plus souvent sujet à débat et ce entre ceux qui la refusent Comme Sophie Marceau et ceux qui l'acceptent Mais qui n'en ont rien à foutre comme Thomas Dutronc La distinction semble avoir perdu beaucoup de valeur aux yeux des Français. La polémique autour de cette Légion d'honneur donnée au prince héritier d'Arabie Saoudite en début d'année n'a pas non plus aidé à améliorer l'image de cette décoration qui se veut prestigieuse. Début mars, le pays avait déjà commis 70 décapitations et le gouvernement a tout fait pour cacher la visite de Mohamed Ben Naïef à Paris. Alors comme tous les 14 juillet, il y a donc quelques jours, une nouvelle liste des futurs décorés a été dévoilée où figure notamment le comédien Pierre Richard et l'ancien PDG de TF1, Nons Paolini. Et après, Emmanuel Béard et Vanessa Paradis en janvier dernier, c'est au tour d'une autre actrice française très connue de figurer dans la liste des futurs décorés. Il s'agit de Marion Cotillard, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes pendant plusieurs heures. Le sujet était l'un des dix les plus commentés sur Twitter, mais pas souvent de manière, ou pas forcément tous les cas, de manière positive. un max de son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 Jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. On continue ensemble encore un petit quart d'heure là. Et puis il sera sur la scène de Tomorrowland, le plus gros festival du monde, dès demain à partir de 18h. Bah oui, vous avez bien entendu, c'est Singala qui a notamment s'est fait connaître avec son tube Easy Love. Et bah il débarque avec son nouveau tute, nouveau titre, Give Me Your Love, qui débarque dans moins de 2 minutes en direct jusqu'à midi, c'est le morning. Bienvenue tout le monde. Radio Radio son max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 I'm feeling drunk at home, So high, so high Baby, baby, I don't need dollar bill to have fun tonight Baby, I don't need dollar bill to have fun tonight I like to miss close No, I, I, I know what said so Dance love. I made it selfish for to take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is last I will comfort you. Mm -hmm. Ce sont single à l'instant en direct jusqu'à midi. Qu'est-ce que vous avez prévu de beau hein, cet après-midi un peu partout en France vu qu'il fait beau. Bah, faites comme Marion d'ailleurs cet après-midi euh, c'est bronzette cocktail et piscine toute l'après-midi. C'est ça qui est bon en direct jusqu'à midi. Il sera évidemment sur cette scène également de ce gros festival tout le monde en l'air. Dimitri Vegas qui débarque. Il, il est juste énorme. C'est Arcade en direct jusqu'à midi. C'est Morning Welcome.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 Te hace llorar Zdjęcia i que fait llorar. Radio, -mix Radio -mix un, un, max de de un max de son Un max de son Et voilà, c'est déjà l'heure de se quitter pour euh, ce matin. Évidemment, je vous rejoins dès lundi, même heure, 10h midi, pour le morning de l'été. En espérant que vous avez passé un, un très très bon week-end, en tout cas ensoleillé un peu partout en France. Et moi, je vous quitte. <rire> Avec le son qu'on adore, le tout nouveau Queen Chief c'est une découverte, ça s'appelle OE OE, je vous souhaite un très très bon week-end, plein de bonheur, plein de joie, profitez de la vie évidemment, profitez des vacances, profitez l'été, profitez du soleil et bronzez pas trop, à lundi, 10h, midi dans le morning, ciao Derrière si tu me laisses la première place Baby voir dan dan dan dan ale dan dan dan dan dan ma ton cœur dan dan dan de ta vie un rêve Tu pourras tourner la ferai de ta vie un rêve Si tu me laisses la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 Fleur. Un max de son dance floor. Shake it down. Now Radio Mix Flore, Radio Mix Flore, Radio Mix Flore, Radio Mix -flore. un max de son dance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 It's just too rough and things go wrong no matter what I do Now and then I feel like life is just too much. You got the love I need to see me through You got the love, you got the love You.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 Oh, I'm so happy oh. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si casque, je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul. Ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais tu ne seras plus jamais seul, et on sera plus jamais seul, même si casque, <laughs> These People all so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. Radio Mixfloor, Radio Mixfloor, un max de son dance Radio Mixfloor, un max de son dance un max de son dance